Quid est hoc? cavaliers des médias, leur impact est immédiat, ils couvrent nos arrières et portent avec nous la bannière. Les cavaliers des médias, leur impact est immédiat, ils couvrent nos arrières et portent avec nous la bannière. Ils nous relaient les victoires, oh tu aurais dû les voir, leur compte est supprimé et ils reviennent par milliers. Ambassadeurs de l'islam, en eux ils portent la flamme qui revifie tous les Bien sûr ce sont les vainqueurs L'ambassadeur de l'islam En eux ils portent la flamme Qui revifie tous les cœurs Bien sûr ce sont les vainqueurs Les cavaliers des médias Leur impact est immédiat Ils couvrent nos arriérés Portent avec nous la bagnette Ils nous relaient les victoires Oh tu aurais dû les voir Leur compte est supprimé Et ils reviennent par milliers Au chemin d'une tarot Terrifierait sur les routes Les clics se transforment en balles Et le djihad est global Au chemin d'une tarot Terrifierait sur les routes Les clics se transforment en balles Et le djihad est global Les cavaliers des médias Leur impact est immédiat Ils couvrent nos arrière et porte avec nous la bagnette il nous relaie les victoires oh tu aurais du les voir leur compte est supprimé et ils reviennent par milliers amou jahid tu es tous les kufa oh tu es accomplis ton devoir et raconte nous les victoires amou jahid tu es tous les kufa oh tu es accomplis ton devoir et raconte nous les victoires les cargagniers des médecins